message que bon dieu voyait pour nous matin pour vous même avec moi même sinon ta ballon titre nous t'a dit royaume mon dieu c'est dans nous lié en nous répétant ensemble royaume mon dieu c'est dans nous lié il y a plus de 2000 ans là-bas en galilée Côté que Jésus est entouré d'une série de monde. Et le monde y a, y a est à la recherche de quelque chose parce qu'il est à vivre dans le milieu et il y a eu, et sous un régime qui est un régime totalitaire. Côté que entre les pauvres et les riches, des gens en abîme qui existé. Pauvre là était tellement pauvre que l'il était condamné propre tête parle pour te écraser devant la richesse des grands riches. Et les grands riches et les grands savants de l'époque, y ont pris plaisir pour y ont été capable écraser pauvre, afin que la richesse y ont été capable de paraître d'avantage. Sur le plan psychosocial, On dirait que ça qui était établi c'était une injustice inconcevable. Injustice était tellement grande, tellement profonde que pauvre là te tendance pour les la passer bon côté gon riche, l'éloignait beaucoup pour que riche là pas prend odeur misérable. Et pendant que Jésus vint, il voulait rétablir le royaume d'Israël. et que Jésus besoin mettait toute petite bon dieu au diapason Jésus-Christ commençait aller de lieu en lieu de place en place pour capable tout simplement baie petite bon dieu yo yon nouvel espoir quisa ta ba yo parce que yo t'aient sans espoir as mato fak le thème de la croisade c'est de l'espoir dans la crise finale mais c'est pas ça nous pas le traité jeudien nous parle prédisposé ou à viny pendant toute semaine nan, à partir de à souh à 7h30 pour nous capuer qui côté espoir ça y est dans la crise finale ça et nous par poser peut-être nos questions et fouiller dans la bible pour nous connaît Pour qui ça au parlez de crise finale Est-ce que tu avez une autre crise avant Est-ce que vous es avez deux, trois, quatre crises avant Mais pour qui ça nous dit crise finale et bien, on va expliquer tout ça à partir de la soirée. Mais pour aujourd'hui, nous voulons parler de Jésus-Christ qui vient pour capable remettre en valeur dans le cœur et dans la vie des enfants de Dieu qui étaient méprisés par les grands, il ils voulaient montrer une véritable image de Dieu, une véritable représentation de Dieu, une véritable action de Dieu au sein d'un peuple écrasé par les grands. Par un système politique malhonnête, par un système autoritaire, par un système qui était absolument dirigé par des despotes. Sois disant que il a pas de la loi mais il n'y a interprété la lettre de la loi parce que la véritable loi serait l'amour de Dieu. Mais il n'y a pas une loi de condamnation. Il n'y a pas loi de peine et même de peine capitale. Son époque côté vin avec l'apidation pour malheureuse femme surprendre si en état d'adultère. C'est une époque côté que il doit couper main tout dépend de qui crime côté commettre. Mais son époque côté tout que tout grand yo yo même en dessus de toute loi parce que yo même ce sont moi la loi. Mais pourtant yo considèrent comme des au de la loi. Est-ce qu'on nous saisit jusque-là? ma il y a un plan historique de la situation. Et dans le plan ça, Jésus-Christ, l'Alvini, il commençait à faire avec tout le monde et comme il toujours ému de compassion pour la condition humaine, Jésus-Christ le mettait du côté des pauvres qui avaient besoin de s'enrichir. les mettent du côté des malheureux qui avaient besoin de se sentir soulagés. Les paroles poussent les grenèges, mais les éduquaient à travers des actions qu'il a posées pour mieux représenter Dieu au sein de son peuple. Amen. Et pendant ce temps, nous connaissons que ça pourrait être un dimanche matin, un sabbat matin, C'était pas un sabbat matin parce que il serait dans la synagogue. Mais ça peut pourrait être pour être n'importe quel jour de la semaine, mais un matin. On dirait que la rosée du matin rendait la vie très suave. Jésus était beau plage là avec Munyo, mais il voit que foule était tellement nombreuses et que tu es espace qui gain sur plage là parce que l'axe ça sont des tout long que lié. Et puis Texas a dit nous, voyant la foule. Répétez avec moi, voyant la foule. Premièrement, ça montre nous que Jésus était observé. Voyant la foule. Jésus monta sur la montagne. Il y a une description géographique de montagne, ça ou un état physique quelconque, c'est que la montagne est était une herbe qui était très verte sous lit. Lit face à la mer. Là monter sous montagne là, on va dominer la clair, on va dominer l'eau, on va pêcher yo dans canote yo, qu'appeler pêcher, on a une série de bagailles, on dirait que un lieu très pittoresque. Ce n'est te tellement merveilleux. Et alors, ça Jésus fait, les loue foule là comme ça. quoique le teun voix qui portait bien loin mais il préférait faire monter sur montagne nan afin que cajon non côté pour chita sur l'herbe verte de cette montagne là ce matin là nous ca imaginer probablement te gen encore la rosée du matin et que munyo yo, yo pas té peur chita sous zèb la yon à côté l'autre pour ap ral tande ki sa met la besoin d'iyo Yo tap suiv Jésus Christ tout temps y a li tout temps y a li. Mais on pa konnen ki sa Jésus gen nan Jakout li pou yo jou matin sa. Mais pendant que Jésus entouré de moun sa yo on nous dit que grand potentayo pa te éloigne non plus. Yo te la y gade Jésus parce que bezon tan de piège pou li. Yo te la y gade Jésus parce que bezon e ki kote la pral fè on mistake. et puis puis au capable dit bon nous prendre jodia parce que tout objectif mon saio c'est crucifier Jésus mais Jésus connaît qu'elle gain pour crucifier un jour mais avant tout il connaît que lui doit pour délivrer petit bon dieu et c'est là notre dieu amen et l'âme am de doit entendre amen. amen donc comme pas dire moi pour le dire encore Jésus besoin de rétablir le royaume d'Israël mais pas un royaume physique ou politique mais rétablir l'image de Dieu au sein de son peuple Amen. mais avant tout Jésus t'a appelé rétablir la valeur que Dieu a voulu que chaque monde gagne dans ou même même et pendant que grand potentail là il y a surveillé que ça Jésus a pas le dit Puis, vous un mot ici, un mot là. Puis, vous chef d'accusation. Jésus monté sur le montagne, premièrement, texte a dit, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, et nous répétons ensemble, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » On a les trois vits, c'est mon rapricheur. Mais les pauvres hôpital là. Yo conna comment yo malmené yo, yo conna comment yo maltraité yo, comme yo sans valeur, comme yo comment yo pas gain aucune dignité devant qui que ce soit. Et puis Jésus qui fait confiance à lui quand di, elle dit heureux les pauvres en esprit. <laughs> non pas besoin mandé comment pauvre ça été la chanter scandalisé. Ou pas besoin mandé comment Gwo potenta yo te kontan Paske yo e ke Jezu dako avek yo Pov yo yon ap gade lot Ki sa m'tande la esprit Kom si Toute misère nou la dan l'an pas se pou nou Kom si même Jezu qui te vin pou delivre nou I di nou se pou nou senti nou eure la dan Son stagnation Se pou nou chita la dan Et eh bella pour résonner dans cœur heureux les pauvres en esprit Oh bagaise ça son scandale pour les pauvres un scandale pour les malheureux et gros prétentailo y a réjoui parce que Jésus d'accord avec vous yo. pauvre on regarde l'autre qu'est-ce à m'tendre là ou quoi c'est ça le dit vraiment ça veut dire que ça nous t'attend dans c'est pas lit côté n'attend délivrance n'a pas gain délivrance On dirait que Jésus venait pour capable de joindre à gros messieurs pour peser nous davantage. Et niette, Jésus par était là, il dit heureux les affligés car ils seront consolés. Il Yo pas où car ils seront consolés, mais heureux les affligés. Ça veut dire que dans l affliction, c'est pour qu'ça se sente heureux quand même. Ensuite, il dit heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Tout monde pense à l'anciel, mais voilà la Jésus d'où, car ils hériteront la terre. Là-bas, <rire> bon, il faut poser une question. Est-ce qu'il s'agit de la nouvelle terre? Maintenant, la question c'est oui, il s'agit de la nouvelle terre. Le <rire> <rire> relais de bonheur, car ils hériteront la terre. Etc. Je ne parle pas de tout pour nous. Nous allons essayer de développer ce sujet. Lorsque tout le monde sait, À poser tête aux questions you après l'autre fariseio par join aucun joint pour critiquer Jésus-Christ ni même pour accuser parce que il prend plaisir pour la montée Muio ce plus contentero de statut quoi on dirait que Jésus-Christ pas vu faire aucune délivrance on dirait que il pas porter aucun changement on dirait que les vini pour le Ra Bay tout pharisien yo tout scribio tout monde sa yo satisfaction et l'apli texte là la, sous ba consacrer le les faire de l'exégèse d'un texte ou comprendre que c'est ça lié vraiment maintenant dans contexte côté monyote yon révolution armée patap délivré dans contexte côté otey a Yo té pipiti ke moun ka yo, même si moun ka yo té en plus petit nombre, mais yo ka exploiter yo, yo té gen tout munition ou ammunition ki existé, yo té ka écraser, faire disparaître le peuple. Yo gen l'autorité nan men yo, yo gen pouvoir nan men yo, yo gen, gen le don de la parole, yo gen tout bagaille, mais pov yo il faut qu'il se crase. Mwen vin avèk tèks la bumsa ka fe on application nan vie nou ki ici leglise la nou meme ki la leglise la gran pile nou ki chita la ki ap écrase sous le poids d'une série de bagaille misérable bagaille ka tué nou on série de bagaille peut-être que nou la nou pa ganyen possibilité pour nou capable viv Jean nous tavlé. Nous pas gain possibilité pour nous capable gainer on belle maison. Nous pas gain possibilité pour nous courir on crossroads ou bien on infinity. Et quelquefois même la nous conti cola, li tout pourri, li tout rouillé, men pou lé ladan. On, on dirait que message Jésus a te dit contente de ti cola. On dirait que message baï <coughs> ça papa. On dirait que message Jésus a te On dirait que Jésus vité pour ça prêcher l'évangile de résignation. Est-ce que d'après nous c'est ça Moi je pensais que message ça son message que Jésus bail à peuple là qui était au lieu d'être un message de condamnation ou de résignation, c'était un message d'espoir, un message de délivrance. Donc, il y a de l'espoir dans la crise actuellement qui sévit au sein du peuple. Il y a de l'espoir dans la crise qui viendra plus tard, mais il y a une crise quand même. Mais Jésus dit, prenez courage parce que moi, j'ai vaincu le monde. Peut-être que dans crise ça, dans société ça, dans l'église ça aujourd'hui, il y a des gens qui opprimé Pa moun ki ta doué pou aide yo, peut-être que yo gòn problème andan kay yo ki fait que y a mouri a petit feu. Peut-être parmi nous qui là, gòn moun son mari k'a domine l tellement, k'a écrasé l tellement et mounan son ouè les os et la peau, mais on dirait que tout andan le fini. Jésus est donc ému de compassion pour ontel moun. peut-être sayyon madame qui tellement besoin vivre dans l'opulence et que Marie le travaille au premier job comme la passé en deuxième job comme la passé l'infininiti chéri al le débrouille au fond demi job sous forme de troisième possibilité et les forme sa café bagille ça à mes amis li point garotte li prend bâton li points calo Les gars sont pas capotés le vini, ils prennent bâton, ils prennent garotte, ils prennent calotte. Donc, nous vivons une crise dans la Nous n'avons une crise dans la société. Nous vivons une crise dans l'église. Nous vivons une crise dans le pays. Nous crise dans le monde. Mais Jésus lui-même lui est ému de compassion et lui a voulu délivrer. Il montre que il y a de l'espoir dans la crise finale. Lorsque Lorsqu'il t'a attendé, message ça que Jésus voyait que la plupart des gens te prend pour un message négatif. Mais le attitude de Jésus qui côté le sorti là, l'a, la, la nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants avec deux pains et trois poissons. Là nous Jésus-Christ, les prend soin des affamés, lorsque nous a Jésus-Christ pardonner le péché à tous les misérables, nous comprenons que Jésus pas ta camper pour les scribes et les pharisien, autorité sous petite pour l'écraser écraser davantage. Non, il y a de l'espoir dans la crise. Amen. À maintenant chichou, vous entendez amen des dos amen. Si beaucoup disent rien, m'appelle comment c'est parler Lé nous après ça qu'a passé dans la société la justice n'existe pas pas gagne justice nulle part si tu gagne justice nous tu as un espoir mais puisque le monde pas bail justice vraiment on dirait que monde qui puis malin yo monde qui plus grand exploiteur yo qui puis mauvais yo qui puis méchant c'est eux qui a évolué matériellement Nous pon haché percepteur de cob l'apremasse fond la e fait fon exaction tout cob li rentre dans poche li on dirait que sans Haïti ouille tout moun ki nan la douane pi riche que pays a moun ki nan contribution c'est o ki gagnent tout privilège là et puis pays a pas gagné pays a toujours a craser et lor bat pour vinn président d'Haïti c'est pa le point reste là que yo kite parce qu'on pas le faire pour peuple a vraiment Mais bien sûr a bon Jésus-Christ un jour k'ap parèt en Haïti dit, di sanet assez Mais bien sûr te bon Jésus-Christ qui te parèt ki te wè Zaché Pendant que Jésus est Zaché sous pied bois Zaché des histoires matin c'était vraiment bien dit l'autre facette que m'kabaye de li Ça que Zachée entendait Jésus-Christ dit Zachée descends Il faut que je demeure chez toi aujourd'hui scandale pour les pharisiens scandale pour les pour, pour, pour, pour, pour les scribes mais étonnement pour Zachée Zachée tellement étonné la tremblait sous pied bois Il dit à ah, pas Jésus qu'on est un homme dans ce cas il connaît toute crime moins fait La pa la vilim devant tout moun sa yo et m pa rele tellement honte m pa konnen comment m, m faire marcher dans société Lel di zache Mais el di il faut que je séjourne chez toi Zache di il ramasser caractère il dit ah Jésus vle élevé me retirer me dans la boue que m hier Jodi a bon zache la nan legliz la Et non pile non nou sou pied bois Parce que nous tellement coûte si nous pas monter sous pied bois les Jésus a passé dans une grande foule à nos papes qu'à distinguer mais sinon sous pied bois pendant nous sous pied bois n'a pas Jésus qu'a passé et n'a contemplé n'a dit au oh, même satisfait ouais Jésus il faut que tu vois Jésus mais Jésus dit il faut que j'aille chez toi et puis le verbe employé il pas dit il faut que j'aille manger chez toi il faut que j'aille Demeurer chez toi c'est pas ça Amen. il faut que je demeure chez toi aujourd'hui pas demain pas après aujourd'hui chaque zaché qui est dans cette salle là Jésus dit nous même bagail là descend peu bois zaché il faut que je demeure chez toi Amen. si nous comprenons le message là n'après que lié adressé à moi comme à nous qui là l'adressé à chaque visiteur l'adressé à chaque membre d'église L'adresser à Pasteur et Loi. L'adresser à moi-même. Parce que peut-être que nous chaque nous venons sans pied de sycomore. Mais Jésus voulait que nous descendons de ce tabre Afin que il ait la caïnou pour être capable manger avec nous. Et que nous sommes capables manger avec lui. Il voulait demeurer la caïnou. Quand on parle de demeurer. Sans parler de l'étymologie. Demeurer pacifié font-il font -y passer. Jésus t'a dit il faut que je passe chez toi. Mithéka dit, il faut que j'aille chez toi. Mais il emploie un mot très profond. Il faut que je demeure chez toi. répétons en ensemble, il faut que je demeure chez toi. Que les pharisiens et les scribes soient scandalisés, tant pis pour. Mais que Jésus vienne demeurer chez moi, c'est une grande bénédiction. Et c'est pour ça que dans la Bible, on parle de bénédiction. béatitude, béatitude signifie bénédiction. Peuple là pas de comprendre lorsque Jésus a dit heureux les pauvres en esprit, ces paroles là commencer par un béatitude, par une bénédiction. Ça veut dire que Jésus qu'a parlé comme ça et qui a étonné pauvres et qui a scandalisé pharisiens yo, Jésus bon plan d'action. Et le plan d'action de Jésus sait que Dieu est capable transformer par sa présence en vous et c'est pour ça que nous intitulons les messages là le royaume de Dieu est en nous le royaume des cieux est en nous lorsque Jésus-Christ avant de quitter la terre après son ascension après son, son sa résurrection 40 jours après lorsque Jésus-Christ a peut quitter la terre Libaille disciples ont ta des instructions. Yonnayo, lidiyo demeurer à Jérusalem. Ça veut dire que non seulement pour être dans la ville de Jérusalem non, mais pour être là dans le dans la maison haute pour prier Dieu jour et nuit. Lorsque nous lisons pas ce pasteur qu'a mettre pour nous Matthieu chapitre 1 verset 3 à 8. sur l'écran non non pas Matthieu Marc chapitre Marc acte chapitre 1 verset 3 à 8 acte chapitre 1 verset 3 à 8 acte chapitre 1 verset 3 à 8 Le texte dit, vous mettez le passage, après qu'il eut souffert, il leur apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Parlant de quoi? Des choses qui concernent le royaume de Dieu qui est en nous. Ok? Comme il se trouvait avec eux, Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandent, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le roi d'Israël ennois que apporte toi qui est avec Jésus-Christ pas à pas côte à côte mangeant ensemble, il faut comprendre le message que Jésus t'a parlé, t'a prêché. Est-ce en pensi que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Mais Jésus leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur venant sur vous Et vous serez mes moins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. des fois Jésus, quand on posait Jésus en question, on dirait que Jésus lui passait à côté question. Hein? Parce qu'on pose une question, c'est pas ça vraiment qui est intéressant, ou pas qu'on ait que c'est pas ça qui est intéressant. Mais Jésus connaît qu qui soit au besoin qu'on elle dit ce n'est pas à vous pour nous capables capable connaître les temps et les moments fixés par Dieu selon sa propre autorité si c'était nous qui t'a parlé dans le langage nous nous l'a dit qui ça ça regarde vous et pas vrai est-ce que ça regarde vous et pas business pour ça c'est pas où qu'a fait c'est pas vous qui mettre là c'est pas où qui seigneur là d'ailleurs c'est pas où te monter sur quoi pour qui soit poser une question à ça quelle impertinence Moi Dieu on bagaille on question sur lui. On ne questionne pas Dieu. Les dit demeurez à Jérusalem parce que là vous allez recevoir en puissance et vous allez être mes témoins à Jérusalem d'abord dans la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est l'ordre ça que Jésus t'a donné à vous. Qui permettre que l'évangile capable te dispenser depuis le premier siècle jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que la Bible rapporte tous ces événements que Dieu lui-même a créés afin de préparer un peuple qui capable recevoir le Saint-Esprit et qui capable de vraiment répondre ou comprendre la béatitude qui dit « Heureux les démonaires, car ils hériteront la terre. » En réalité, la première béatitude Lorsqu'il dit heureux les pauvres en esprit, n'a développé un petit peu pour nous capable mettre nous bien dans le bain. Ça veut dire heureux monde qui prend conscience de leur misère de leur misère, de leur misère sort et monde qui prend conscience que on pas en rien mais que sans Jésus, on pas bien vaut rien. Heureux les pauvres en esprit signifie heureux les consciencieux et qui se mettent à devenir des mendiants de l'esprit. Nous pas besoin de faire mendiciter pour couper pour rien, mais si nous demandons de bon Dieu l'esprit, là-bas nous couperons avec l'esprit. Salomon, bon Dieu, il y plein pouvoir pour te demander de tout saluer. Et si Salomon te demande de bon Dieu la terre, tu ne peux parce que bon Dieu pas faire Mais Salomon demande de bon Dieu la sagesse et l'intelligence. et bon dieu dit c'est bien mon fils puisque au m'demme sagesse intelligence et que pas m'demme l'or pas l'argent pas tous les métaux précieux qui existaient m'abord sagesse intelligence bua c'est pour diriger peuple moi et en plus de ça m'abord toutes les richesses que au besoin dieu veut demeurer en nous pour que le royaume de dieu soit Nous. Dieu veut que nous comprenions la valeur de sa présence parce que quand Dieu est présent dans notre vie, notre vie est transformée, répétez ça, notre vie est transformée et nous menons une vie cruciforme, c'est comme si l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi quand Christ vit en moi j'ai le royaume de Dieu en moi Amen. nous t'a parlé de foyer si Jésus a vive dans caille nous son foyer heureux alors un foyer malheureux Christ n'est pas là bon mm. monde qui ferme la porte devant qui quitter le derrière la porte là. Quand deux fois les deux, yo fermer porte là, yo quitter derrière porte là. Yo quitter les anges qui te doivent là pour aider yo derrière porte là. Yo pas quitter yo in parce que si ange était là, yo t'a senti honte parce que t'a bien trop mauvais actions que t'a rapporté dans le ciel. Le royaume de Dieu est en moi, l'homme des cieux est en vous parce que Christ nous dit que lui-même, il lui voulait demeurer dans nous. Dans un premier temps, quand il dit à Zachée, je dois demeurer chez toi, physiquement, c'est la maison, mais réellement, Jésus veut dire à Zachée, tu as l'opportunité de m'accepter dans ta vie et d'être transformé et de changer de comportement afin de devenir l'un de mes disciples. Jodhia, Nous pourrions terminer message là, mais j'ai deux autres textes, m'a quitter pour l'autre jour dans ce là, mais on ta amener au 8 verset 35 à 39. Romains 8 et ça avec n'a terminé. Romains 8 verset 35 à 39. En pleine fois dans la vie, en pleine fois dans la vie, la misère, les tracas, les tourments, toute bagage ça yo Yo empêcher nous gain Dieu nous river sur Jésus-Christ. Nous fait des détours quelquefois, quelquefois n'a chercher pour nous capable soulager tête nous nous-même, quelquefois n'a chercher pour nous capable joindre satisfaction par nous-même, alors que par vous-même vous, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Dieu vous pouvez tout faire. Hein? Nan kay kote ma viv la mwen wè sou yon tablo li di ke All things are possible for, koman li di? All things are possible for those who believe in God. Sou kwen nan bon dje jodia, pa gen yen ki yen possible. Sou kwen nan bon dje jodia, tout e possible. E ça ki yen important li pa di all thing, li all things. Pa gen an ki pa possible, Jésus capable ressusciter des morts, exemple, Lazare. Il capable de ressusciter des morts, exemple, le fils de la veuve de Naïne. Il est capable ressusciter des morts, exemple, la fille de du grand... Exactement. Il capable de faire un pile de Pas un pile de mais toute bagaille bagailles. Mais un seul bagaille que vous même, ou vous pour faire, que vous avez pour faire, c'est l'ouvrir le cœur où que Jésus vienne demeurer dans la vie. T'as que ça, nous lisons moi, je pour nous l'avoir, ces versets à partir du verset 36 35, 35 et n'a pas le fini avec lui en nous l'île ensemble parce que lui au tableau qui nous séparera de l'amour de Christ allons reposer question encore pour nous coordonner esprit nous qui nous séparera de l'amour de Christ sera-ce la tribulation non sera-ce l'angoisse non sera-ce la persécution non sera-ce la fait serace la nusité sera-ce le péril ou l'épée non verset 38 l'a dit car car verset 38 car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie Ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. autant dans le monde rivé une position et puis all that. Les pas pour monsieur tout le monde. il considère toute l'autre Dieu comme tout le monde comme des roturiers comme des gros entailles comme petite sornette mais Jésus-Christ prend ça qui puis mal là qui puis bas il guérit plein il guérit la lèpre et puis il pas dit nous senti mauvais mais il curez nous et ensuite il mettez nous à la hauteur de sa dignité et c'est pour ça que Jésus veut demeurer chez nous.